Mesdames, messieurs, regardez-moi, j'ai dans les yeux un cinéma. Mesdames, messieurs, n'ayez pas peur, ce n'est rien qu'une histoire de cœur. Elle n'est pas très originale, je le sais, mais ça m'est égal. Et puis même si ça finit mal, pour moi l'amour, c'est capital. Et tout au fond de ma mémoire. Comme un vieux film du passé, j'ai revu ceux qui m'ont fait croire que ça pouvait durer l'éternité. Entre l'amour de la chanson et la chanson de mes amours, la vie m'a joué 45 tours. Et j'ai au cœur quelques sillons Quand j'aimais la première fois Pour le grand soir de ma première Il n'y avait que lui, il n'y avait que moi Et au parterre, il y avait la terre Solitude Et que mes yeux s'entrouvrent Solitude, ton temps me découvre, je ne sais plus où je suis.